L'Aéroclub de Lille-les-Quins vous invite aux portes ouvertes programmées ce samedi et dimanche dans le cadre de la campagne de promotion de l'aviation légère et à l'occasion des 50 ans du club aérien Lille-Métropole Vous seront proposés des baptêmes de l'air vols d'initiation, simulateurs de vol visites des installations ou encore découverte du clubhouse plus d'infos 03 20 60 18 54 rendez-vous à la rencontre des jeunes chercheurs ce dimanche 14h30 et 18h30 au forum départemental des sciences de Villeneuve-Dasc Venez partager les aventures scientifiques des jeunes chercheurs de 23 à 28 ans qui vous expliqueront de façon accessible et compréhensible la nature de leurs travaux. Un moment de convivialité et d'échange à partager de 7 à 77 ans. Renseignement 0320-19-36-13. Dernière ligne droite du 12e Festival Jeune Public L'Enfance de l'Art sur Ouattrolo. Scolaires et particuliers, une programmation d'exception vous attend. Ce samedi 2 juin, par exemple, à 15h, au Conservatoire du Rayonnement communal, là où la musique est douce, par le Conservatoire de l'École élémentaire Anatole France. Avoir des 5 ans, durer 45 minutes. Réservation, programmation complète, office de tourisme, Rue Carnot, 030 75 85 86. L'école de chant La Voix Lactée organise des stages d'été du 2 au 13 juillet prochain pour les enfants, ados et adultes. Initiation aux percussions, enregistrement, technique vocale et respiratoire ou même expression scénique. Inscription sans plus attendre, 030 53 61 94 ou sur LaVoixLactee.net. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. Galaxy. We can